Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes, et je vais, je vais vous les présenter, l'une d'entre elles. Et la plus belle, le elle, c'est bien dire papa maman. Quand à son frère, il peut prédire, pour demain, la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes de. Avec de la ficelle et du papier, elles sont jolies les mignonnettes. Et te, je vais, je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, ces jours de fête, grâce aux petits clowns. Ça, cette pauvre Elle te oublie qu'elle a toujours pleuré Moi, je construis des marionnettes Avec de la ficelle et du papier Elles sont jolies, les mignonnettes Elles vous diront, elles vous diront Que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami